Vous croyez que le monde entier prend à mon téléphone Que je suis toujours invité Par un Dieu, par un homme Vous avez peur que je vous dise Désolé ma soirée est prise Et vous me dérangez en pleine vocalise J'ai envie d'écouter d'autres mots que ce qu'on écrit dans les journaux. Faites mon numéro et je te voilà. Téléphonez-moi, téléphonez-moi. Je n'attends que ça. Je Mais je suis seule sur mon île sans vous toute ma vie ne tient ca en 31 décembre dans la vallée des poupées Elle était toute seule dans sa chambre, personne ne l'a appelée C'était la plus belle fille du monde Elle était riche, elle était blonde pour ton dernier coup de minuit Adieu la vie